Il ne faudra plus jamais se souvenir du vide, ni penser aux séparations, plus jamais se souvenir des lames, des traîtres, se lever dans le territoire, ni se coucher désespéré. Il ne faudra plus jamais voir l'autre détaché de notre âme, ni comme un de boucher Il ne faudra plus mordre l'écume des rages, la boue d'une douleur opaque. Il faudra seulement Garder de l'horizon ces lignes d'espoir, la carapace de force, d'une chaleur, apporter en soi l'aimer. Il ne faudra plus jamais décliner le vide, ses conjugaisons arides, le mensonge qui efface le monde d'un seul trait d'amertume. Il ne faudra plus jamais épouser le cynisme, prendre pour une autre la femme que l'on désire ou l'homme que l'on adore jamais chercher l'obscur glaive, ni lutter avec lui jusqu'à la fin des nuits. Il faudra prendre du ciel pour couverture, pour amants, regard et projet Il faudra souvent recoller les ailes qui tombent, bander les bras pour les soutenir, regarder plus loin que leurs ombres, vers l'endroit où il faut parvenir. Ce mal qui vient à l'ouverture du cœur, ces discours dithyrambiques, Il faudra les mettre à l'œuvre. Le bonheur est aussi dans le rêve. Les tueurs de rêve, où vont-ils Sur ma route, les étoiles sont blessées, mais elles ambitionnent de briller, même si faiblement. Il faudra oublier ceux qui vont d'autres routes, qui ne croisent pas les cœurs. Il faudra cesser de voir ce qui abîme les yeux, cesser d'entendre ceux qui usent l'oreille, ne n'avoir pas à en être l'écho. Il faudra parvenir là où l'on est attendu avant que le trop tard n'appelle. Entendre les voix du silence et celle du bruit hurlant sans laisser rentrer le tonnerre dans la maison des vents. Il faudra être magicien chaque jour pour que la pluie abreuve le sol craquelé et pour que d'autres aient envie de nous imiter. Il faudra devenir l'inconnu plutôt que l'étranger. Dégager des horizons Libérer la raison Mourir à des refus inutiles Et rejouer l'acte d'amour Là où l'herbe se fait douce Laissez la peine à la peine Et trouver le bonheur où il traîne À nous attendre encore patient comme un dieu Il faudra voir que la volonté des anges Est toujours la plus forte Pour ne pas perdre de temps Ou répandre de sang Il faudra Sous les jours trop tièdes Et cesser d'osciller devant les grands tournants Il faudra cesser de produire D'identiques douleurs Il faudra fendre la mer Pour sauver une vie Et la nôtre En dedans